puissance sauveur. Bon, on va rester dans le même thème la toute puissance de Dieu concrète et mise en pratique. J'ai repris mes bonnes habitudes avec la rentrée qui s'en vient de lire des psaumes. Alors, on va commencer par un psaume ce matin. Ben, un bout d'un psaume parce qu'il est quand même assez long celui-là. On va euh, je vous invite à prendre votre votre bible e euh, la vers la, la, la fin du psaume euh, 68 on commence avec ça le psaume 68 on va euh, on va lire la fin euh des versets 34 à 36 c'est bon Les Bibles virtuelles sont sont activées. Alors, chantez à celui qui s'avance dans les cieux, les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix, sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu On est dans nombre. Si jamais vous l'aviez oublié. Et dans nombre, ben Dieu donne la force et la puissance à son peuple avec euh, sa voix puissante. On est dans la toute puissance de Dieu dans nombre. Et puis euh, on peut voir sa puissance à l'œuvre concrètement. Et puis je vous propose qu'on regarde aussi comment ça s'applique individuellement à chacun de vous. Donc, on a eu l'introduction de nombre, c'est Samuel qui a fait même deux fois de suite, plus t'aucune, euh, l'introduction du livre et le, le premier euh, chapitre. Ensuite, on a vu des dénombrements détaillés du peuple d'Israël, euh, l'organisation du campement, le chaque ce que chacun des groupes, euh, donc les fils de Lévis, les Lévites, euh, les Kéatites, les Gershonites, les Mérari. Je crois, en tout cas, bref, les deux, les trois fils, Kéat, Gershon et Mérari, qu'est-ce que chacun, euh, qu'est-ce que Dieu ordonne à chacun de faire par rapport, euh, en fait, au déplacement du tabernacle. On a vu tout ça, euh, les fonctions et puis euh, l'obéissance était au cœur de ce qu'on a discuté par rapport à ça. Euh, donc, on est encore ce matin dans un dénombrement et puis c'est pas euh, c'est passage là disons une certaine réputation pas nécessairement positive en général les gens trouvent ces passages là plutôt plutôt lourd. Euh, donc c'est des nombres, c'est de la répétition, c'est on creuse qui fait quoi exactement. Euh, puis puis en plus ça parle d'obéissance, ça parle de commandement de Dieu, l'obéissance non plus n'est pas un thème très populaire de nos jours. Donc euh donc souvent euh, quand on parle de, de ce type de passage là les réflexions qu'on peut entendre même des fois de gens qui ont qui ont qui ont à cœur de lire la parole c'est ouais mais concrètement qu'est ce que ça fait dans ma vie ça qu'est ce que ça m'apporte de savoir ça en' qu qui était qui était 3200 qu'est ce que ça me fait vraiment concrètement donc on va aller dans le concret en tout cas dieu Euh, m'a mis à cœur de creuser dans concrètement qu'est-ce que ça veut dire pour chacun de nous, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun de vous. Euh, on parle de la puissance de Dieu à travers ça. Mais c'est c'est conceptuel, en la puissance de Dieu. C'est dur, c'est pas palpable. Est-ce que vous l'avez lu, le passage en prévision de ce matin? Je suis curieux. Ah, ah j'ai vu un, un oui. Euh, est-ce que vous avez trouvé une signification qui vous qui vous rejoignait Ben moi oui. Une chance hein, parce que ce serait comme gênant sinon. Donc euh, on va commencer par le lire ensemble. On est dans nombre euh, nombre comme euh, comme présenté en fait lorsqu'on on a fait l'introduction du livre en fait euh, En juif, c'est plus le début du texte qui appelle le livre et c'est dans le désert. Puis moi, personnellement, je suis vraiment resté stiqué avec ça. Ça me rejoint beaucoup, le fait que ce livre-là soit le livre dans le désert. Plus que la notion de nombre, en tout cas, ça ça m'est resté en tête. Moïse et l'auteur, euh, en même temps à peu près que les, que les cinq livres, euh, les cinq premiers livres, Euh, lieu de rédaction donc entre le mont Sinaï et les plaines de Moab et puis euh, on parle dans ce livre essentiellement des pérégrinations et de la formation du peuple d'Israël dans le désert donc entre la sortie d'Égypte et la terre promise avec un certain overlap là, un certain euh, parallélisme avec euh, avec euh, le livre d'Exode et les livres qui euh, qui qui sont autour donc euh, le Le livre, il y, a, il y a comme cinq blocs, tels qu'avaient été exposé euh, lors de l'introduction. On est toujours dans le premier bloc, euh, puis on est dans euh, le dénombrement des Lévites et de leur service, donc les, les, les chapitres 3 et 4. On est à la fin du chapitre 4, donc à la fin des dénombrements. Donc, on va tomber dans d'autres d'autres blocs, euh, sur des lois, puis il y a même des, des bouts où on parle de, de, de l'histoire, de comment le peuple évolue, qu'est-ce qui se passe dans le désert. Donc je vous l'affiche à l'écran mais je vous invite à le prendre dans, dans, dans vos bibles histoire qu'on s'assure que j'ai pas fait d'erreur de transcription. La seule modification que j'ai faite, je vous l'annonce, c'est qu'en fait, j'ai changé les les nombres sont écrits en texte dans la parole, je l'ai mis en nombre des fois moi je visuellement ça m'aide. Donc je vous l'ai mis en nombre, c'est la seule modification, rien d'autre. Donc je On est euh, on commence ça commence au verset 34. Donc le, le reste du chapitre 4 avait été fait précédemment les semaines passées. Donc je lis nombre 4 34. Moïse, Aaron et les princes de l'assemblée firent le dénombrement des fils de Kiatit selon leur famille et selon les maisons de leur père. De tous ceux qui depuis l'âge de 30 et, de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans était propre à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Donc, on se rappelle que le dénombrement, il y en a comme deux niveaux. Il y en a un qui est de 20 ans et plus, puis il y en a un qui est de 30 ans à 50 ans pour le service. Donc, le dénombrement du peuple, quand on parle au sens large, c'est les plus de 20 ans, puis quand on parle de service, c'est 30 à 50 ans. Donc, là, on est toujours là-dedans. 30 à 50 ans, Euh, dans la tente d'assignation. Je continue verset 36. « Ceux dont ils firent le dénombrement selon leurs familles furent deux Tels sont ceux des familles des Kéatites dont on fit le dénombrement, tous ceux qui exerçaient des fonctions dans la tente d'assignation. Moïse et Aaron firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. » « Les fils de guérchons, dont on file le dénombrement, selon leur famille et selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation, ceux dont on file le dénombrement, selon leur famille, selon les maisons de leur père, furent 2630. » « Tels sont ceux des familles des fils de Gerchon dont on fit le dénombrement tous ceux qui exerçaient des fonctions dans l'attente d'assignation Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel On poursuit verset 42 Ces des familles des fils de Mérari dont on fit le dénombrement selon leur famille selon les maisons de leur père depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans Tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions dans l'attente d'assignation, ceux, ceux dont on fit le dénombrement selon leur famille, furent trois Tels sont ceux des familles des fils de Mérari dont on fit le dénombrement. Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'éternel par Moïse. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque, à chaque bout, on dit « sur l'ordre de l'éternel ». Euh, donc ça c'est important, on arrive à ça à la fin, je vous l'ai surligné en, en bleu. Tous ceux des Lévites dont Moïse, Aaron et les princes d'Israël furent le dénombrement selon leur famille et selon les maisons de leur père. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions et à servir de porteurs dans l'attente d'assignation, tous ceux dont on fit le dénombrement furent 8580, si vous faites la somme, ça balance, je vous le dis des comptables, euh, des, des CFO parmi nous. et ont fait la somme, hein? Donc, euh, « Dénombrement furent 8580. On en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. En indiquant à chacun le service qu'il devait faire et ce qu'il devait porter, on en fit le dénombrement selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. » Le dénombrement sur l'ordre de l'éternel, le dénombrement selon l'ordre de l'éternel. Deux fois plutôt qu'une. C'est juste pour être sûr qu'on s'en souvienne? Peut-être. Peut-être que ça a une signification plus importante. En fait, si on regarde vraiment en profondeur la notion de dénombrement selon l'éternel, Le, je suis allé dans les, les mots en hébreu. Okay? Je pense que c'est des faits à établir d'entrée de jeu avant qu'on creuse dans qu'est-ce que le texte signifie pour moi. La notion de dénombrement, puis je pense c'est Landry dans son enseignement qui en, qui en parlait, c'est le, le recensement de population, hein? Le, donc, compter les, les gens. En fait, le, le mot « dénombrement » en hébreu, c'est, puis là, mon hébreu est pas très bon, « pakad » ou « pakad » signifie euh, se souvenir, établir, surveiller, visiter, rassembler, compter. Ce mot-là est utilisé dans plein de contextes. compter voir, punir, désigner, soigner, prendre soin de... Ce n'est pas juste un dénombrement « je compte », c'est « je te compte », tu fais partie de quelque chose, « je, je, je t'identifie à quelque chose ». Ça va plus loin que ça. Puis le dénombrement a aussi une notion de frais, de d'argent. c'est pas juste un recensement de population, c'est comme un recensement et une taxe, si on veut. Parce que si on retourne à Exode 30, il y a un processus qui va avec le dénombrement. Euh, puis la répétition sur l'ordre de l'éternel, sur l'ordre, le premier, le mot, c'est « paix ». Euh, pe ça veut dire que c'est dicté c'est comme la bouche c'est le sait sur l'ordre des enfants c'est dit par l'éternel puis le deuxième sur l'ordre de l'éternel c'est plus ça va t -A -A h qui veut plus dire mettre en charge ou commander ou ordonner fait que dieu dicte le dénombrement Et ordonne le dénombrement. Il y a comme deux dimensions à la chose. Fait que c'est vraiment Dieu qui décide que ça, ça se passe. Puis je vous amène dans Exode 30, sur le processus en tant que tel, OK? Euh, Exode 30, 11 pour ça quand je vous dis qu'il y, y a un certain chevauchement ou une certaine cohésion entre exode et, et nombre, en tout cas notamment dans ces chapitres-là, exode 30, 11 à 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. » Ça, c'est intéressant. Il y a comme une dimension spirituelle à la notion du dénombrement. « Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras, un demi-cycle sera le don prélevé pour l'éternel. » Bon, là, j'ai fait des petites recherches. là Un cycle, ça ressemble à ça. Du moins, ceux qui ont été retrouvés. OK? Donc, euh, où j'étais, où j'étais pour l'éternel donc verset 14 où j'étais rendu tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au dessus donc ça c'est le c'est le dénombrement de, de, de l'ensemble donc 20 ans et au dessus pas en lien avec le service mais quand même donc tout, tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et ou de supera le don prélevé pour l'éternel le riche ne payera pas plus et le pauvre ne payera pas moins d'un demi cyclee comme don prélevés pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. » Il y a même une notion de rachat de sa personne. « Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de l'attente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. » Donc, dans Exode 38, on voit que ce, ce dénombrement-là permet, dans le fond, c'est de, de l'argent, le, le, le métal, l'argent, et non pas de l'argent, de la monnaie. C'est de l'argent qui est utilisé pour faire les bases du sanctuaire et du voile. c'est L'argent est fondu, ensuite ils en font autre chose. Euh, ils font des crochets, des tringles pour les colonnes. Euh, ils font l'hôtel avec sa grille, ses ustensiles. Donc, quand on a parlé du service des fils de, de, de Lévis qui vont rassembler les ustensiles, bien, c'est ces fameux ustensiles-là qui ont été faits avec l'argent du rachat. Donc, il y a une symbolique importante par rapport au, au dénombrement. Ici, on parle d'un dénombrement qui est « tu es mon peuple ». Dieu dieu dit « vous comptez parmi mon peuple ». Et il y a une notion de rachat. Euh, donc, le peuple appartient à Dieu. Le peuple a besoin de se racheter. Puis, il n'y a pas de distinction entre échec ou pauvre. On est à un niveau spirituel. c'est pas une question de les riches vont donner plus, les pauvres vont donner moins. Je voulais juste mettre ça euh, sur la table en partant, parce que pour moi, c'est important, ça, ça donne le ton. On n'est pas juste en train de compter des gens. Il y a quelque chose de beaucoup plus puissant là-dedans. Et puis ça fait appel justement à la notion de toute puissance de Dieu. Donc, la question que je vous pose, c'est, est-ce que vous saisissez pleinement la toute-puissance de Dieu dans votre vie, personnellement? On a parlé de l'obéissance, mais euh, dans, dans les projets, souvent, quand on fait des projets de transformation, puis tout ça, on, la, la question qu'on qu dit, c'est pour que la personne comprenne vraiment pourquoi on ferait une transformation, il faut que la personne comprenne « what's in it for him », le « what's in it for me ». C'est quoi le what's in it for you Au niveau de l'obéissance. On a compris que l'obéissance ça ça il faut il faut l'exercer, il faut se pratiquer, il faut toujours aller aspirer à obéir davantage dans nos, dans nos vies à Dieu. Philippe a mis l'accent là-dessus pas mal d'ailleurs. <rire> um, on a compris que ça nous unit. Hein, que chacun a son rôle à jouer dans cette obéissance là comme enfant de dieu comme comme membre d'un tout mais pourquoi qu'est ce que ça va vous apporter concrètement là, à vous personnellement dans votre vie mais ce matin je vous propose qu'on propose deux apprentissages qu'on trouve dans ce texte là si on, on creuse on va voir derrière deux apprentissages qui se cachent derrière ce, cette, cette notion là de dénombrement décrit dans nombre, Euh, et qui dévoile les actions concrètes que Dieu fait dans votre vie individuellement, qui est le pourquoi de l'obéissance. Pourquoi donc devons-nous obéir? Hein, les enfants? en Mathéo? Ah, oh, Mathéo, s'est retourné, il, dit, hey, il me parle. <rire> donc, on va regarder ça. « Premier apprentissage, l'obéissance porte du fruit. » Donc, d'un point de vue général, l'obéissance porte du fruit. Pourquoi je dis ça? ben on est dans le désert et là, Dieu dicte des, des, des, des ordres concrets au peuple d'Israël et leur, et s'attend d'eux qu'ils obéissent. Et là, on va voir que ça porte du fruit. Puis, on va prendre l'angle du dénombrement. On sait, grâce à la parole de Dieu combien ils sont lorsqu'ils sortent de l'Égypte, combien ils sont à, au moment où ils s'organisent autour du tabernacle, puis combien ils sont quand ils arrivent dans les plaines de, de Moab avant de reconquérir reconquérir le, le pays de, de Cana. Croyez-moi pas, allons voir le texte. Exode 12 37. On sait que à la sortie de l'Égypte, ils sont environ 600 000 hommes d'armes, on dit des hommes de pied, donc sans compter les enfants. Euh, Exode 12, 37, les enfants d'Israël partir de ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Si on continue versets 38 et 39, juste pour avoir un petit peu plus de, de viande autour de ça, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emporté d'Égypte et qui n'étaient pas levés, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Donc, ils sont partis avec le nécessaire, mais sont une bonne gagne. Je le dis tout de suite, là, mais les, les critiques disent que ça se peut pas. 600 000 hommes d'armes Qui, qui se déplacent ensemble à cette époque-là, dans le désert, ça se peut pas. Je le dis d'entrée de jeu parce qu'on va établir que ça se peut et que c'est extraordinaire. Ça se peut pas sans Dieu, mais ça se peut avec Dieu. On va un petit peu plus loin, Exode 38, qui est d'ailleurs le passage qui est aussi confirmé dans Nombre 1 qu'on a vu. Donc, Exode 38, 25, 26 parle de, de ce fameux dénombrement-là des, des hommes de 20 ans et plus. 25, le verset 25, donc Exode 38, verset 25. « L'argent de ceux de l'assemblée dont on fit le dénombrement montait à 100 talents et 1775 cycles, selon le cycle du sanctuaire. » C'était un demi-cycle par tête, on revient avec la notion de taxe ou d'argent du rachat, un demi-cycle par tête, la moitié d'un cycle, selon le cycle du du sanctuaire, pour chaque homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes. 603 550. Ça, c'est dans le désert au début. Ils sont sortis d'Égypte à peu près 600 000 hommes. Quand on les compte à, à, au moment de la constitution du tabernacle, 603 550 hommes de 20 ans et plus, qui est le, qui est le même qui est euh, compté dans Nombre 1. Je vous le lis, Nombre 1, verset 45. « Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, pour ça je vous disais tout à l'heure, homme de pied ou euh, homme d'armes, Tous ceux en état de porter les armes, tous ceux dont ont fait le dénombrement, verset 26, furent 603 550. Donc, fermés à deux endroits dans la parole de Dieu, 603 550. Combien ils sont à la fin? Donc, nombre 26. Je sais qu'on va le toucher plus tard parce qu'on est dans le livre de noms, mais je, je, je veux juste faire le pont au niveau du dénombrement. Nombre 26. Verset 51, puis après ça, on va faire un petit saut. Verset 51. « quels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement. 601 730. » Donc, sont un peu moins. À peu près 2000 de moins. Un peu moins à la sortie, mais sont quand même 601 730. Mais là, je vous amène au verset 63. Toujours nombre 26, verset 63. « Tels sont ceux des enfants d'Israël dont Moïse est le sacrificateur. » Et les hasard firent le dénombrement dans les plaines de Moab près du Jourdain vis-à-vis -vis de Jéricho. Donc là on est rendu près du Jourdain, plaines de Moab avant l'entrée dans le pays canard. « Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï. Aucun des 603000 initiaux, sauf sauf deux. On va on va le lire juste après. Verset 65 car l'Éternel avait dit: Ils mourront dans le désert, et il n'en restera pas un, excepté Caleb fils de Jéphunné, Jéphunné, j'imagine, et Josué fils de Nun. Ça est l'Éternel dit ça dans Nombre 14. OK. J'irai pas le voir parce qu'on déjà on a regardé pas mal de, de textes. Le point ici On, ça veut donc dire que les 603 000 qui ont été identifiés au début sont morts dans le désert sauf deux. Mais ils sont 601 000. Donc, ça veut dire qu'il y en a 600 000 qui sont nés, ou en tout cas qui ont grandi, probablement remplacés par des enfants éventuellement. Il y a eu 600 000 morts dans le désert, puis 600 000 naissances dans le désert. À, à peu près 40 ans. Quand même quelque chose, là. 600000 c'est du monde. Dans le désert en plus. J'ai fait une petite recherche parce que je me, je me posais la question, je sais plus dans quel je pense que je pense c'est Christian qui avait dit le désert c'est pas pas nécessairement juste des dunes de sable. Donc je suis allé voir à peu près dans cette région du monde là, j'allais prendre des photos, c'est des endroits qui, qui sont vrais des endroits d'aujourd'hui mais qui sont vraiment dans cette zone là du monde. Le mont euh, Catherine, c'est pas Catherine, c'est pas toi, désolé. et euh, Eylot, euh, les dunes de Wadi araba Giant Rock Bridge, ça ressemble à ça. Donc, c'est pas juste des dunes de sable, il y a des montagnes, il y a des formations rocheuses, a... mais c'est vraiment un désert. Là. Il n'y a pas de quoi, euh, disons, survivre facilement. Dans, ces, dans des endroits comme ça, 600 000 personnes, euh, ça veut dire la famine, ça veut dire euh, la soif. Pas d'eau, là. Nous, à, en vacances, on, on a manqué d'eau. On était neuf dans un chalet avec la, la famille Boileau. Alors, je peux vous dire que sans eau, là, 36 heures, c'est long. À neuf dans un chalet, là, hop il fallait aller chercher de l'eau à l'épicerie. Il <rire> euh, y a des dangers. Il y a des dangers, puis le, le thème du désert revient tellement dans la parole de Dieu euh, que, que je, je voulais faire le pont ou illustrer la, la, la, la dé, le désert, c'est quoi, avec d'autres passages. Puis j'aurais j'en ai trouvé. Luc a une question. J'ai pas, pas compris. Il n'y avait pas d'épicerie, non. Merci Luc, tu as tout à fait raison. Il n'y avait pas d'épicerie dans le désert. <rire> Il n'y avait pas d'épicerie à l'époque, tout court. Merci Luc, tout à fait. fait que Je vous invite à regarder dans Matthieu 15. Jésus est allé dans le désert. On s'en rappelle, c'est un, un point important. Matthieu 15, verset 32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de de compassion pour cette cette foule car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Alors je vous parle pas de quand Jésus est allé dans le désert lui-même mais regardez bien ils n'ont rien à manger donc ça c'est la foule qui suit Jésus, c'est les 4000 hommes qui vont nourrir. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Là, les gens suivent Jésus, il arrive dans un endroit, on le voit juste après là, le verset 33, les disciples lui dirent « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour assasier une si grande foule? » Ils sont juste 4000, puis on n'ont pas assez de pain pour les nourrir dans ce lieu désert qui est même pas si désert que ça, parce qu'en plus là, Jésus il est pas dans ce genre de désert-là, il est dans un endroit désertique dans le sens où il n'y a rien. Je vais au verset 38, toujours dans Matthieu 15. « Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes sans les femmes et les enfants. » Il était juste 4000. Mais déjà là, la notion de faim est importante. Fait qu'imaginez à 600 000. Mais on sait que Dieu leur donne la manne. On sait que Dieu leur donne tout ce dont ils ont besoin pour ne pas mourir de faim comme ça. Là, Jésus, dans Matthieu, en parfaite harmonie avec son Père, en parfait, au diapason, pour pourvoie à la fin pour 4000 hommes, mais qui est le, le reflet identique à Dieu qui donne la manne à 600 000 personnes pour les nourrir pendant 40 ans dans le désert. La soif, ben, il y a d'autres passages autour de ça. Juge 15, là on est dans l'histoire de Samson. Juge 15, verset 14. Lorsqu'il arriva à l'Échipe, Les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait aux bras devinèrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour le pour la prendre, et il, tua, mi, il en tua mille hommes. «Mille hommes » à lui seul. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne et un monceau, deux monceaux, « Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué mille hommes. » Verset 17. « Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela ce lieu Ramat Lishi. » Verset 18. « Pressé par la soif. Hey, » et Je ne sais pas. Nous, euh, on, on fait du karaté. On va faire un ou deux combats puis on est mort de soif. Lui, il a tué mille hommes. « Pressé par la soif, il l'invoqua à l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance, « et maintenant mourrai-je de soif et tomberai entre les mains des, des incirconcis. » Verset 19. « Dieu fendit la cavité du rocher qui est alléchi et il en sortit de l'eau. « Sans son but, son esprit se ranima il reprit vie. » C'est de là qu'on a appelé cette source « haine à Corée ». Elle existe encore aujourd'hui à alléchie. Sanson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. On aurait pu parler de l'eau dans le désert, mais là ici même Samson qui a soif, je comprends. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit dans la parole de Dieu à un nombre d'exemples comme ça, on aurait pu en parler toute la toute la journée. Euh, mais ici Samson a, sous, a aussi survécu à un danger majeur pour sa vie, grâce à Dieu. Mais il y a d'autres dangers comme ça. Quand Jésus va, est poussé dans le désert, Marc 1, 12 et 13, je vous en parlais tout à l'heure, il y a une notion de bête sauvage. Marc 1, 12. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passe à 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Les bêtes sauvages, il y a David aussi qui en parle. Dans 1 Samuel 31, je vous lirai pas, mais david c'est le passage où David va affronter Goliath. Puis avant, euh, Saül dit à David « Tu ne peux pas aller te battre avec ce félicitin car tu es un enfant ». Là, David répond ben non euh, moi là quand je, je protège le, le troupeau puis qu'il il y a un lion ou un ours qui arrive puis qui attaque le troupeau ben moi j'attaque le, le, le lion ou l'ours là puis j'enlève de la gueule le, le, le, le, le, le, le la, la brebis puis euh, puis je l'attaque puis je le tue tu à, à main nues pas de problème Donc il des dangers dans le désert on le voit là euh, on Tu sais, on, on peut imaginer la faim, la soif, le danger. Puis Dieu pourvoit à tout ça. Puis si on revient à l'eau, moi, l'eau, je reviens à mon exemple tout à l'heure, on en a manqué, fait que ça... ça je, je comprends qu'il y a des... Mais on a parlé tout à l'heure, 600 000 naissances. Est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé dans le domaine de la santé ici? Il y a des mamans, en tout cas, qui ont accouché. 600 000 naissances, pas d'eau ou avec une rareté d'eau. Vous connaissez là, la notion de milieu stérile Il y a du sable partout. Il y a des serpents. Non non Landry, Michel, pas pour les manger, des serpents menaçants pour un bébé fragile. Il y a des bêtes sauvages. Si un lion puis un ours dans le désert à l'époque de David attrape un, une brebis mais un enfant, ben c'est vulnérable. 600 000 naissances, dans ces conditions-là. Si vous n'êtes pas convaincu à ce stade que Dieu donne tout, mais vraiment, vraiment tout, ce dont le peuple a besoin, mais là, je sais pas qu'est ce qu'il faut de plus. Dieu donne tout, ce dont ses enfants ont besoin, au-delà de l'imagination. C'est pour ça que les critiques disent « ça se peut pas ». 600 000 hommes qui passent d'un endroit à un autre endroit, ça se peut pas. C'est impossible humainement, mais Dieu est là. Je vous partage des, une réflexion ou des réflexions. J'essayais Je, de m'imaginer ces 100 000 personnes. Bon, moi, il y a une fois dans ma vie où j'ai pu comprendre ces 100 personnes, c'est quoi? On le voit à gauche. C'est une vraie image de vrai événement. C'est les JMJ à Rome en 2000. Journée mondiale de la jeunesse, le pape Jean-Paul II organisait ça puis faisait venir des des, des, des catholiques de, de partout dans le monde. J'ai fait partie de cet événement-là pour essayer d'imaginer. C'était un million de, de jeunes et organisateurs et organismes et de par, de partout dans le monde qui étaient là à ce, cet événement-là. Moi j'étais pas dans la foule qui est là, j'étais très loin. Pas nécessairement à l'aise dans une foule concentrée d'un million de personnes. Euh, mais je me rappelle très bien, c'est il y a 25 ans, l'an 2000. Je me rappelle très bien que à partir de on, ben, premièrement, on a marché 10 km pas parce que euh, on pouvait pas se le métro aurait pas supporté, les autobus auraient pas supporté. Il fallait marcher pour aller là de partout dans Rome parce que c'était impossible la logistique d'amener un million de personnes à un endroit. Donc on a marché 10 km pour se rendre. Puis là, une fois arrivé sur le site, bien, là, les groupes arrivaient durant toute la journée et il faisait chaud. Rome au mois d'août, 45 à Londres. OK. Donc il faisait chaud. Puis on a on a marché 10 km donc on est arrivé avec le strict minimum. Donc c'est pour moi ça me représente un petit peu comme OK mais dans le désert ils sont partis avec le strict minimum eux autres aussi là, on le lu tout à l'heure. Et là il fait chaud. Ben cette journée-là, les ambulances fournissaient pas. Elles rentraient sur le site, ressortaient, rentraient sur le site, ressortaient, rentraient sur le site toute la journée pour ramener des gens à l'hôpital qui étaient en insolation. Donc on a parlé de soif tout à l'heure, mais au-delà de ça, il y, y, y a des gens qui ont eu des coups de soleil, ça leur a pris des semaines à s'en remettre, tellement que ça a été intense. et Puis là, c'est pas juste ça, c'est que là, impossible de ressortir de là, les gens dormaient là, dans un genre d'immense terrain vague. Les gens dormaient là, puis là, on a marché 10 km, on a amené un petit sleeping bag, puis il fait chaud, fait que tu t'attends pas à ça. Mais quand il fait chaud, là, le jour, la nuit, ça gèle les gens ont tellement gelé moi y compris il y en a qui ont attrapé des rhumes épouvantables ce que ce que je vous parle de tout ça c'est un, un souvenir personnel mais je vous parle de tout ça parce que on est vulnérable sans Dieu on est vulnérable et si on ne réalise pas à quel point on est vulnérable je sais pas quoi dire parce que on est vraiment vulnérable autre exemple complètement dimension différente J'ai travaillé pour, un, pour une grande firme, euh, une grande firme internationale, un cabinet conseil, une grande firme, qui était 200, 240 000 personnes dans le monde. Le bureau de Montréal, ce n'est pas 240 000, c'est une coupe de milliers. Et j'ai vu de mes yeux, vu, des équipes qui se puis qui compétitionnaient les unes contre les autres, puis avec un, un, une tension là, pour être le meilleur, puis tout ça. Je l'ai vu. Zéro cohérence, zéro cohésion entre eux. Donc là quand on est dans les les, les 3200 fils de mirerie ou les qui, qui, qui ont un rôle à faire, eh hey, moi je pense à je pense à, je veux pas nommer la firme. Je pense à la firme, <rire> je vais la, je veux pas la nommer, je pense à la firme puis je pense à 2000 personnes qui qui, qui ont une tâche à faire là. Hey, sans dieu, tout ce monde là se chicane, c'est certain. Certain. Donc je vous partage ex, ces ces expériences là personnelles parce que Sans l'intervention de dieu on est vulnérable on est conflictuel on est on peut pas il est impossible de passer au travers du désert cent mille personnes ne survivent pas s'entretuent certains sauf à celui qui peut tout donc la question c'est dans les situations de la vie personnelle. Je vous ai dit qu'on allait vers là, dans les situations banales de la vie. Je fais confiance à quoi Je fais confiance à qui Je fais confiance à mes propres forces. On établit que mes propres forces euh, je peux pas, on est vulnérable. Je fais confiance à la science qui dit que c'est impossible, donc je fais rien. Euh, je fais confiance à mes amis ou je fais confiance à celui qui peut tout. Celui dont des centaines de passages dans sa parole nous dit qu'il peut tout. Deuxième apprentissage. Dieu vous veut que vous lui obéissiez. On a parlé du thème dans Nombre depuis le début de l'obéissance. Mais qui peut tout? Qui c'est Dieu, qui a démontré qu'il peut tout depuis la fondation du monde qu'il a lui-même créé. Donc, si Dieu vous demande de lui obéir, est-ce un culte raisonnable pour reprendre un, des, des, des mots de la parole? Donc ici, quand vous on lisait le passage sur l'ordre de l'éternel, le dénombrement sur l'ordre de l'éternel. C'est l'ensemble de l'œuvre qui est sur l'ordre de l'éternel. On l'a lu, le dénombrement est sur l'ordre, les, les qu'est-ce qu'ils ont à faire est sur l'ordre de l'éternel. Est-ce que ça s'applique à vous, est-ce que c'est juste dans nombre appliqué au peuple d'Israël pour un apprentissage conceptuel? Je vous invite à... à, à à voir quelques passages qui démontrent que ça s'applique non seulement au peuple d'Israël, effectivement à travers un apprentissage qui nous fait réfléchir, mais encore aujourd'hui, tout à fait présent dans votre vie à chacun d'entre vous, personnellement et individuellement, Dieu veut que vous lui obéissiez. Parce que si on prend le temps de résumer, Dieu décide du processus du dénombrement dans l'Exode 30. Dieu décide des conditions rattachées au dénombrement. Dieu décide de ce qui fait le, le dénombre de qui fait le dénombrement, indique Moïse et Aaron personne d'autre. Dieu décide ce que fait chaque groupe qui est dénombré. Donc le rôle de chacun. Dieu décide du processus pour que chacun joue son rôle. C'est comme ça que vous allez faire votre rôle. Dieu décide des conditions dans lesquelles chacun joue son rôle. Dieu décide de, de tout. Puis la job est pas terminée. Dieu décide encore aujourd'hui de tout, pour chacun de ses enfants. Malachie 3.6, je vous l'ai mis à l'écran. Malachie 3.6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Il y a un chant d'ailleurs là-dessus. « Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés depuis le temps de vos pères. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observés. » « Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. »« Eux d'abord, ordonnez euh, obéissez et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. » Hébreu 13, 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Hébreu 6, 13 à 19, « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. » et dit certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité il dit ça à abraham certainement et c'est ainsi qu'abraham ayant persévéré obtint l'effet de la promesse ça a pas été immédiat hein? Ici, abraham ayant persévéré or les hommes jurent par celui qui est plus grand que et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différents c'est pourquoi dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution intervient par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente nous trouvions un puissant encouragement nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée cette espérance nous la possédons comme une encre dans une ancre de l'âme sûre et solide elle pénètre au-delà du voile donc Dieu ce qui dit « Hier, aujourd'hui, éternellement, c'est obéissez-moi et vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. » Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous, de, vous sera donné en plus. Je pourrais vous citer une multitude de passages. On pourrait parler des les, les oiseaux du ciel qui manquent de rien. On pourrait parler de nombre de passages. Dieu décide pour chacun d'entre vous Il vous demande d'obéir. Donc, si on fait le pont avec le désert, mais là, on, on parle de votre désert, survivre dans son désert personnel. Moi, j'aime particulièrement l'image du désert. Je sais pas, quand j'étais jeune, euh, j'avais, c'était un, un genre de poster, c'est assez connu, peut-être que vous avez déjà vu ça, c'est comme un dialogue entre entre un, entre un homme et, et, et Jésus, Puis on voit comme ça sur la l'affiche, la on voit des, des pas dans le sable. Ça vous dit quelque chose, hein? Bien, c'est ça. Fait quand j'étais jeune, je, ça m'a marqué, ça. C'est comme euh, le, le dialogue, c'est essentiellement la, la personne parle à Jésus, puis dit, « ben je vois que tu m'as accompagné toute ma vie. Il y a deux il y a deux traces de pas dans le désert. Mais dans les moments difficiles de ma vie, il y a juste une trace de pas. C'est quoi? Tu m'as abandonné? » Puis là, bien, Jésus lui répond essentiellement, « ben non, quand tu avais une, une période difficile dans ta vie, je te portais. » fait que c'est une image, puis c'est une caricature. Ce n'est pas basé sur un texte littéral de la parole de Dieu, mais mais c'est parlant. Quand Jésus est allé dans le désert, euh, Matthieu 4 et Marc 1 nous en parle Matthieu 4, « Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. » Il y a une notion d'épreuve rattachée au désert. Marc 1, 12, je vous l'ai lu tout à l'heure, mais juste pour le, le, le revoir. Aussitôt après, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y resta 40 jours et il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Jésus est venu dans le monde pour sauver les enfants de Dieu, pour les réconcilier avec le Père qui peut tout, dont la toute-puissance n'est pas à prouver davantage, n'est pas à démontrer davantage. Mais aussi pour nous montrer l'exemple, comment vivre en parfaite harmonie avec le Père. Quand il va dans le désert 40 jours, c'est un exemple, c'est une illustration de Jésus en phase avec Dieu, en manque de rien, malgré le fait qu'il manque de tout humainement parlant cette semaine à, à l'église maison on parlait de ça on parlait de être en phase avec Dieu c'est un thème qui qui était qui est important qui revenait dans les conversations euh, et la parole dit dans Jacques 1 2 mes frères regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves vos déserts personnels les diverses épreuves auxquels vous pouvez être exposés sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir de rien donc vos déserts servent pas à rien vos déserts servent à quelque chose comme le désert dans le désert dans le dans le, le livre de, des nombres sert au, au peuple d'Israël quand on est dans l'incertitude, inc... je vais y arriver. L'incertitude dans l'attente, dans l'inquiétude. C'est des sentiments qui euh, qui nous habitent dans toutes sortes de situations de, de, de notre vie que ce soit euh, je sais pas moi, j'attends des papiers d'immigration maintenant. Euh, j'attends euh, la réponse pour un emploi ou pour un poste. Je me pose la question est-ce que je devrais appliquer, accepter cet emploi ou ce poste-là Est-ce que je devrais déménager? Est-ce que je devrais acheter une maison? Euh, vendre une maison? Changer d'une plus grande maison vers une plus petite, une plus petite vers une plus grande? Euh, est-ce qu'on devrait planifier tel voyage parce que ça coûte cher? Euh, faire tel achat? Est-ce que c'est vraiment une priorité? Euh, est-ce qu'on va manquer d'argent? Si je prends des décisions qui engagent des frais, mais qu'après ça, ben ça va moins bien, est-ce que je vais manquer d'argent? Est-ce une personne malade autour de nous va s'en sortir? Euh, Est-ce que... Hein, les, les jeunes se posent souvent cette, cette question-là. Est-ce que cette personne-là, c'est la bonne personne pour moi? Tu sais? Moi, je me pose plus cette question-là. La, la, la parole de Dieu dit de tellement de façons différentes que ces déserts-là dans vos vies... Là, okay, C'est des, de des dizaines et des dizaines de passages qui disent la même chose. Faites-lui confiance. Confiez-vous en Dieu, faites-lui entièrement confiance, obéissez entièrement à Dieu, il s'en occupe. je lisais euh, je lisais je sais pas si vous l'avez lu là mais c'est un petit un petit bouquin un petit livret de McArthur là, là j'ai trouvé la volonté de Dieu je pense que Jean-Claude le distribuait pas mal tout le monde <rire> à un certain moment je lisais ça dernièrement puis euh, ça m'est revenu en tête parce que c'est exactement la même thématique c'est quoi la volonté de Dieu dans votre vie ben votre la volonté c'est je vais vous dire le punch du livre là, mais vous pouvez le lire pareil il est super bon euh Obéissez à Dieu, puis ensuite avancer comme vous le pouvez, comme vous le pensez, avec confiance. Puis en fait, on va plus loin, c'est obéissez à Dieu. Décidez d'abord de suivre Christ. Première obéissance, faites tout pour être rempli de l'esprit de Dieu. Deuxième obéissance, restez purs et réprimer les passions de la chair. Troisième, exercez-vous à obéir au commandement de Dieu. Restez droit devant l'adversité. Ensuite, avancer comme vous pensez avec confiance en dieu parce que la réalité c'est si tout le reste est réglé ça va bien aller dieu te donne personnellement comme il a donné au peuple d'israël dieu te donne personnellement tout ce dont tu as besoin au delà de ce que tu peux imaginer donc conclusion ton obéissance à dieu porte du fruit dans ta vie c'est très personnel En nombre, on parle du peuple d'Israël, mais c'est très personnel. Encore aujourd'hui, c'est très personnel pour chacun de vous. On a vu l'apprentissage numéro un. Dieu démontre que l'obéissance porte du fruit. Dieu donne tout ce dont le peuple d'Israël a besoin au-delà de ce qu'on peut imaginer. L Apprentissage numéro 2 Dieu veut que tu lui obéisses et te donner tout ce dont tu as besoin au-delà de ce que tu peux imaginer. C'est quoi le premier pas? Décider de suivre Christ. Christ est le chemin, la vérité, la vie. Décider de suivre Christ. Si vous vous demandez, puis je suis sûr que tout le monde se pose à quelque part une fois dans sa vie cette question-là, quelle est la volonté de Dieu dans ma vie Si vous vous demandez quelle est la volonté de, de la volonté de Dieu dans ma vie, mais que vous dites pas Christ, je te suis, je t'obéis, je vais t'obéir vous restez en marge de votre propre vie puis vous vous demandez c'est quoi c'est quoi c'est quoi la volonté de Dieu dans cette vie là mais vous vous n'êtes pas impliqué mais c'est la même affaire que de dire comment moi je peux être un champion de football c'est quelle position que je vais avoir moi dans l'équipe du championnat du, de la FIFA mondiale euh, mais j'ai jamais mis de pied sur un terrain jamais kické un ballon de me poser cette question là ben longtemps là, mais le premier pas il m'appartient du retien son jugement pour attendre chacun de ses enfants. 1 Timothée 2 3 à 7. Cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance et parviennent pardon à la connaissance de la vérité car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. On parlait du rachat tout à l'heure avec le dénombrement, le rachat, il est fait. Il s'agit de le saisir en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Dis je euh, je dis la vérité, je ne mens pas. charge chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Ça, c'est Paul qui dit ça. Je vous tends la main, attend patiemment, retarde le jugement, vous tend la main, vous attend, pour que vous fassiez le geste, ne pas sur le terrain, le premier kick de ballon. Si vous avez donné votre vie à Jésus, gloire à Dieu, ben soyez en phase avec Dieu. Chaque jour, dans vos décisions et les dispositions de votre cœur, obéissez à Dieu, parce qu'on l'a vu, Dieu donne tout. Le « what's in it for me », c'est exactement ça. Dieu donne tout. Tout, c'est tout, là. Donc, Obéissez à Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, pur, exercé à l'obéissance, droit devant l'adversité et avançant avec confiance. Que Dieu vous bénisse.